Et nous resterons quelques abstraits Comme les oiseaux de nuit De préférence Comme les oiseaux du malheur Ils ont des becs Ils ont des yeux perçants Comme les femmes Les oiseaux du malheur Ils ont la grâce Ils volent adorablement Comme les femmes Les oiseaux du malheur Ils ont des pattes Et marchent dans le vent Comme les femmes Les oiseaux du malheur Ils ont déni Avec tous nos enfants Comme les femmes Les oiseaux Du malheur C'est avec ça Que nous dormons, Et c'est pour ça Que nous crevons En essayant de leur apprendre Le doute Et la misère Viens Avec ton bec Avec tes yeux Vien avec ta grâce avec tes pas viens avec ton rire et avec mon enfant Ils ont des becs, ils ont des yeux perçants.